Euskara zuleak auteskunde eztabaida dugu ahatsa untan. Baionaz, arituko gira ahatsa untan. Baionako auta ditugu mainaren inguruan. Zerx nogez, jankione etxe gajai. Angi etxeto, janklode, irgiak eta zilidurriti gomitazu ditugu ahatsa alde untan. Gai hainitzetaz, mintzatzera gajaiu aipatuko dugu. Euskara eta eskola egitmoa ere aipatuko ditugu. Merkataritzaguneak nola ez baiunarentzat gai importantea baita. Eta ondakinen kudeak eta ere azkin Galdera zuzen batekin bukatuko dugu, bakoitzari hitza emanez mainaren inguruan ditugu horiek, baina teknikan, pampi, mehkapide eta itzulpenak egiten, hainke hona ginochtuki, nere ondoan atik, intza, ahieta, ahatzaldeon ah, zuri bai ere. Bere ala beraz, abiatzeko pherz gira, ez da bai da gaua dugu gaukkoan, bai honako utagelekin Euskal Iratietan. Aukeskunde solaz, Euskal Iratietan. Eta bai un aipatzen hasita intxarjietaz zein dira baiunari buruz emanditzakigun datu batzu Bailona da lapurdiko hiri nagusiena, berrogoita bost mila biztanleko erriak jene familiaren dinastia izan da azken urteetan, angi jeneaitaren alenik eta jang jene semearena ondotik. Jang jeneren azken mandatua proiektu handia initz aurkeztu eta plantan emaiteko urtea izan da. Horien artean kanopiako ondakintegia, Ikea Salmenta gunearen proiektua edota autobus tranbia zerbitzuan oinarrituriko garraio publiko sarea. Aurtengo hauteskundeetan, herriko politika izan ezik, herri elkargokoak ere garrantzia berezia izanen du, hautesleen bozek zuzenean autatuko baitituzte elkargoko kontseilariak. Baiona da, Euskal Kosta aturri hiri elkargoko iri inagusiena, haute txiko purua undienarekin, ameka ordezkari ditu baionak hiri elkargoan. Arabera zen, eh, baionari buruz eman datu datuzonbait auuk ezpen oroko bate eh, dudarik gabik gauzta hainitz ejan baiikizake baiaunari buruz, Autagai bakoitza autatzen edo aipatzen balin badugu, bost autagai bildu dira gauzkoan gure mainaren inguruan ZGipakenzake gaukoanginza hautagaile bakoitzarent zaten. Bai beraz batetik asteagatik esan gene etxegaga urteko abokatua UD alderdiko kidea. Rangjoe uzapearen lehen asuanta izan da azken urteetan, horrez gain euskara eta Euskalkulturaren herriarteko sindikataren presidentea da UNEP modem eta deren asustengoarekin aurkeztuko da. Angi etxeto bestalde, berragoita bi urteko historia irakaslea da alderdi sozialistako kidea, bimilata sortzian autatua izan zen lehen aldiz baionako herriko kontseiluan, eta bimilata mekan kontseilu nagusian sartu zen, bertan irigintzaren ardura du alderdi sozialista, alderdi komunista, eta berden sustengoarekin aurte, aurte, aurkeztuko da, eranen dut hirugarren beraz Silvi Hiuti farmaceutikan doktoratua berrogeita behatzi urte ditu, UNNMP alderdiko kidea da baina UNNP San etxegara hiri eman diona sustengo hauteskunde denboran UNNPko karta utzi du, larogeita ama bostean izan zen hautatu lehen aldiz eta hiru mandatu egin ditu Sanngeneren ekipan. Jean-Claude Ijiak, berrogoitamabi urterekin ezkuntza harloko eta funtzio publikoko zuzendaritza postuak okupatu ditu orain arte, besteak beste, Euskararen erakunde publiko eta autetxien kontseiluko zuzendari eta kontseilu nagusiko zuzendari orde izan da, EH Bairen sustengoarekin ezkerreko zerrenda ireki bat manen du. Eta bosgarrena bera zezen hoez, berrogeita zazpi urteko espainol irakaslea da gost antikapitalista alderdikoa, alderdi komunista etxetorekin joanen bada ere jondegoz koalizioaren etiketapean aurkeztuko da, aitzineko hauteskunde batzuetan ere hautagai izandakoa da sekula ordezkaritzarik lortu gabe. Araberaz, eh? e, genezakena ajatsa untan, mainaren inguruan ditugun, bost autagaiei buruz. Autagaiek ditugun mainaren inguruan, baina baionako egitajei ere itza eman diegu. E, intza jeta zuizantzira, gainera baionako egitajei itza eskatzera. Zeh, nahi ote dute, hau zapes behiaren hori da baipez behiaren gandik, hori da baionako egindigun galdera. Una quesión simple. Euh, es que vos reglareis el problema por entrar todo el maten a Bayona o sur el BAB y en sortir el sort correctamente? Es que un poco de dinero no puede ser revertido en Kodira, baina hasteko adibidez Bayona hieri erdia en bizigiran biztanleak, aparkatzeko errastasun gehiu izatea. Badeira amonamenduak eta horrela... Baina uste dut bai unako bistan leak impuestoak eta apagatzen ditugur lokalak ere eta uste dut zifra simboliko bat berbazen ordaindu baina beren urririk edo, edo gutxiegi pagatuta eta izan marco genukela aparkalekua Le commerce chaleur et humain ben, vraiment de prendre des bonnes mesures parce que même iker se déplacer dans le magasin informatisé l'être humain absent Euh, « Évidemment, j'ai un fils artisan menuisier. Il fait quoi pour vivre et payer les charges ?» je pense que Bayonne c'est une ville importante au pays basque et euh, dans ce sens ben j'aimerais que à l'instar de Saint-Sébastien de, Saint de Donostia le maire de Bayonne s'implique euh, véritablement enfin s'implique concrètement dans dans le scénario de résolution de conflits euh, au pays basque et qu'il ait une action euh, en suivant le, le modèle de, de Saint-Sébastien d'organisation d'une d'une conférence des maires et d'impulser euh, localement un, un débat sur la résolution du, du conflit en pays basque eskatuko nuke euskararen presentzia, unditzea, eta kaleetan, eta panoetan, eta, eta beste, bueno, badira, badira gauzak eskatzeko sozial mailan ere txe bizitzak adineko jendeantzat eta errastasun gehiu enmateko birierdian bizitzeko olako gauzak. Ara beraz Baionako héritagen hitzak entzun dituzue beraz begoizuntan zundan Baionako karriketan hitzak horiek izandira Baionarenak orain da utagaienak entzuna ditugu eta guk gai ezberdinak hautatu ditugu arratsa hontan hautagaien artean ezta bai da 8ko asmoarekin gajailua hasiko gira lehenik mezkataritzagunia aipatuko ditugu hondutik euskaraz ere arituko gira eta euskarari loturik eskola héritmoen erjifugma aipatuko dugu arratsa hontan hautagaiekin eta hondakin Udakettas ere atukogira haututa gai bakoitzari galdera zuzen bat. egin haintzin horiek dira beraz gaundaana aipatuko ditugun gaiak abia dizumeraz hauteskunde tabai da. Haute eskunde solalas euskaari Eta lehen gaia gajaioarna intza agieta zuri uzten dizut hitza zetan da gajaioar gaia baiuna eta eil gajoana. Baionako eta Euskal Kostat Atur Elkargoko problematika garrantzitsuenetako bat da garraioa, Baionako sartze eta ateratzetan autolerro luzeak ikus daitezke egunero are gehiago mainaadjeko brakabiatu direnetik. Orain arteko agintaldian autobus sarea indartzea izan da erronka nagusienetariko bat, garraio publikoen erabilpena bultzatzeko aparkalekuen prezioak hementu eta hiribarneko autobus elektrikoak eman dira urririk, hiri elkargo Bailan autobustran bia proiektua 2000 eta mazazpirako prestizaitea pentsatzen da. Azkenik Baiona kanporako garraioari dagokionez Lapur dibarnekaldera eta Ego Landeseetara luzatzea aipatzen da Scott Eskema Berrian Baina Bayona Donostia Euroiriaren baitan Bayona Donostia topoa berriz agertu den ideia da. Neoiz gauzatua izan ez dena azken aurkezpenean 2000 eta data aipatu da horrein arte egin dena eta ugekusiak diren proiektu behiak kontuan hartuz, zer dira gauk egun gahaio zuen ustez diren lehentasunak, zer gahaio mota, zen lujere mutan, hori da gaukuan egiten dizuegun galdera, eta eztabaida tabaida abiatzeko, bezurekin abiatuko gira, janklode, Claude hart, zen dira zuretzat lehentasunak gahaio ahloan, zen gahaio mota eta zen lujere mutan. Ubali testiganiz gauza erraiteko, manabon, denbora mugatua delako, laborbiltseko erena inuke, berbal lehen edo ardaz nagusie bezala, guk defendintzen dugula, berdiogula, otuari, leku gutiago utzi hilibernean, hori bi ahazoin nagusien... Nagusien gatik, eh? alde batetik eh, zirkulazione nekeziak eh? gero eta ondiagoak eh, direlako. Eta estilera ondituz beizik joanen ondoko iraite eta urteetan. Eta bigarenik ere eh, baitakigu, hori eh? probatu jera probatoa delako. Garroiek dutela ere kutsadura geienik eh? sortaraztena. Uh, ale batitik eta airearen kalitatea ere uh, gero uh, gaizkiago delako uh, eta hori gure aglomerazioan ere uh, zinez uh, hola nortua dela. Eta nahi bani mada zinez horren kontra joan bon, ez da mila aterabiderik eh, berda garraio publiko nagusi bat askartu. Gartzeko? eta, eta de, osoki ere o, gai ohji luztzen jogu ere gukasteko gu doak tasunaz, zeinta ituritzen baitzaugu, eh? dera molde bat ere eskubide horizig gustatatzeko eta ah. eta denbora berian ere atraktiboa izan dadina eh? zerbitzu hori. Mines San Claude San Juan etxi la pajalo. — Oui. Bon, je partage le, le point de vue de, de Jean-Claude Riard, à savoir que nous vivons actuellement une situation euh, d'engorgement de, de centre de notre agglomération. Mais tout ceci a quand même la conséquence d'une forme d'urbanisation que nous avons subie, euh, quelquefois même euh, euh, entraînée, euh, dans la couronne baïonnaise. Et si effectivement, depuis les années 50 et surtout depuis les années 60 et 70, nous n'avions pas, euh, nous n pas euh, autant favorisé la création des lotissements euh, successifs, et si on n'avait pas davantage travaillé la densité dans euh, la couronne de euh, l'agglomération bayonnaise, il est certain que nous n'aurions pas ce type de difficulté. Alors donc aujourd'hui on vit effectivement euh, une espèce de bah euh, d'imprévision dans euh, la façon d'organiser un petit peu notre urbanisme. Finissez s'il vous plaît. Oui, d'accord. On est à qui Oui, ben je crois que on, on va retrouver pas mal de choses pas mal de points d'accord sur cette question des, des transports. Nous souligner rapidement effectivement que notre territoire a pris euh, Un retard considérable en la matière dans les dans les décennies écoulées, même s'il y a eu des efforts de, de correction euh, récents. Euh, ces problèmes de déplacement, moi, je voudrais euh, les, les décliner en trois points rapides. D'abord, il faut qu'ils soient traités à la bonne échelle. La bonne échelle ici, c'est bien entendu pas l'échelle de la ville, ce n'est même plus l'échelle de l'agglomération, mais l'échelle plus largement du bassin de vie. On sait que le syndicat des transports euh, dépasse d'ailleurs les seules communes de l'agglomération aujourd'hui et probablement qu'il a encore vocation à, à s'étendre. Ensuite, et je rejoindrai là-dessus euh, Jean-René Tchégaraï, on ne peut pas isoler les problèmes de déplacement, des problèmes d'aménagement urbain. Bien évidemment, euh, l'étalement urbain est une plaie. Et on en empêché la conséquence dans ces, dans ces déplacements et dans la congestion automobile qu'on trouve en périphérie de la, de la ville et de l'agglomération. La condition, c'est de recentrer le développement urbain sur le cœur d'agglomération. Puis ensuite, c'est le travail sur les outils et les infrastructures de transport. Alors, on peut parler bien sûr des circulations douces, douces pour les, les transports à petite échelle, mais également des projets de, de transport en commun, en site propre ou ou à plus longue échéance, le ferroviaire de proximité qui est aussi une, une piste importante. Serge Nogas, vous la parole. Oui, bien sûr. Alors il est difficile de rebondir puisqu'il y a plein d'idées qui ont été dites qui sont aussi les nôtres. Je reviendrai pour moi sur le point essentiel à savoir les, la gratuité totale des transports en commun. C'est un problème de volonté politique, volonté politique qui n'y a jamais eu pour l'instant sur l'agglomération baïonnaise, volonté politique que l'on trouve par exemple à Châteauroux ou que l'on trouve par exemple à Aubagne, et ça fonctionne. Alors on va me dire effectivement que le problème c'est comment financer. Il faut savoir, parce que la population ne sait pas, qu'actuellement le coût des transports, hein, il est pris par les cotisations de transport des entreprises de plus de 9 salariés, Et les cotisations des entreprises, de plus de 9 salariés, plus effectivement les collectivités locales, on arrive à environ à 80, un peu plus de 80% du coût des transports. Donc il suffirait à Bayonne, par exemple, de monter de 1,8% à 2% la part des cotisations patronales pour arriver à financer un transport gratuit. C'est évident. Et en plus de ça, on pourrait ainsi dégager euh, les contrôleurs ou autre chose pour faire autre chose. Mais pour nous, c'est le principal. Les transports gratuits. On finit le tour de table avec euh, Sylvie Duriti. Si vous voulez réagir, pour faire euh, signe. et vous, euh, Nous vous donnerons la parole à la suite. Sylvie Duriti, une minute pour vous. Donc par rapport à la problématique des transports, je crois qu'il est surtout essentiel de ne pas opposer les différentes solutions, mais au contraire d'essayer de faire changer les usages. Parce que c'est vrai que c'est toujours facile de dire « il faut, il n'y qu'à », mais quelque part, euh, qui parmi nous prend le bus et est capable de laisser sa voiture dans son parking Donc c'est vrai que la principal problème, c'est d'abord... Bien sûr, le développement urbain de notre agglomération et aussi et surtout sa taille qui fait que nous ne pouvons pas calquer dans notre agglomération ce qui a pu se faire, par exemple, dans des villes plus grandes comme Bordeaux, par exemple. Mmh. Euh, je vous voyais, René... Euh Rocher de la tête pour la gratuité. Ce n'est pas possible la gratuité. mais Écoutez, moi, je voudrais euh, être généreux. Euh, le problème, c'est que cette, ce type de générosité n'est pas réaliste euh, parce que vous le savez comme moi qu'en matière de services publics et de transport en particulier, euh, d'abord, on a une politique tarifaire relativement importante et euh, donc favorable. Euh, sur l'agglomération bayonnaise. Et de dire que euh, tout ceci ne pourrait ne rien coûter n'est pas sérieux, n'est pas sérieux, à mes yeux. D'autant que on est en train de dire, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le périmètre de transport en commun n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Il faut que les transports en commun aillent plus loin que là où ils vont pour pouvoir drainer toute la population là où elle s'est installée. Et donc... La rentabilité des lignes est une question principale. Or, actuellement, sur les trois lignes que nous avons de transport en commun, il n'y a qu'une qui est excedentaire, les deux autres sont déficitaires. Sylvie Derudy. Oui, par rapport à la taxe entreprise, je voudrais réagir, parce qu'effectivement, le tissu de nos entreprises est tel qu'imaginer, euh, comme monsieur Noguès vient de l'exprimer, recharger davantage les, les charges des entreprises, c'est tout à fait impossible. Donc je crois qu'il faut être réaliste. Ce qu'il faut, c'est que les gens continuent à payer, Qu'il y ait des solutions pour ceux qui ne peuvent pas payer, mais malgré tout, le tout gratuit, ça n'a jamais fonctionné mmh. Ez nahi nuen bakarrik eran, kasi diadanik zerbitzu hori urhilik emana eh, dela uh, jenderi ez, eta jendek, uh, jendek pagatzen dute amaretarik beden bat bakarrik, diadanik uh, realitatea hori da, eta eta bigarrenik uh, berba, berba baliudu ere erraitea, nahi bani manduku zinez egun batez uh, garraioen erabilpena aldatu, jendek alda ditzaten beren usaiak. Bea dira ere garaio publikoak berdo ina hala attractibo izan, hein denbora berian ordona kontrenta bat xartzen marimada biden erabilpenian denbora berian ere uste dut, astiko espanimada itengabe posible ere, benen abiapen batean biziki baikor litekeela lakon hobibat. Afficito, ne paysage encore ce, je ne sais plus. Oui, il est évident que la condition pour qu'il y ait un basculement assez significatif des déplacements des gens sur le transport en commun, c'est euh, d'abord la qualité du réseau. Ça, c'est évident. Euh, ça nécessite des investissements. Euh, L'idée euh, ou la piste du levier tarifaire mérite quand même d'être aussi étudiée. Je ne sais pas s'il si, euh, si serait bon d'aller jusqu'à la, la gratuité. Mais psychologiquement, il est évident que c'est des choses qui pourraient avoir euh, un effet avec des facilités de paiement euh, qui que les nouvelles technologies permettent aujourd'hui en termes d'amélioration de la de la biétique. Donc, clairement, c'est des choses qu'il faudra étudier en sachant aussi que dans une période où on fait des investissements importants pour les infrastructures... Euh, il n'est pas forcément bon de se priver de, de des sources de, de, de recettes et de, de revenus qui permettent justement d'assumer une part très importante de ces investissements. Serge Nogues. Oui, pardon, je vais rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit. D'abord, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est une volonté politique. Ensuite, en reprenant en régie publique, hein, en effet, les recettes, elles rentreraient dans la ville les, dans les caisses de la ville de Bayonne et non plus dans Vérulia. Parce qu'il faut bien savoir quand même que actuellement, c'est Vérulia qui engrange les profits Une multinationale, effectivement, qui est là pour redistribuer à tous ses actionnaires les profits. Donc, est-ce que ça, vraiment, ça profite aux, à la population bayonnaise et aux gens qui prennent le bus Ensuite, je finirai pour rebondir sur ce, ce, ce qu'a dit Mme Durudy tout à l'heure. Justement, est-ce qu'il y en a autour de cette table qui prennent le bus Justement, moi, je le prends très souvent, le bus, parce que je trouve que c'est tellement infernal de circuler dans Bayonne. Je, dé, je prends déjà ma voiture pour aller jusqu'à Garassi, et c'est infernal. Donc, quand je suis dans l'agglomération bayonnaise, je prends l'autobus. Voilà. Sylvie Ducrutier, on finit avec Jean-René Tchegachayou. Oui, ce qu'il faut, l'expérience que nous avons à l'hôpital, pour le personnel le montre, c'est qu'il y a une fréquence très importante. C'est-à-dire que 5 minutes, c'est la fréquence idéale. Le prix, effectivement, qui a été baissé à 1 euro est déjà un prix qui est tout à fait intéressant, puisqu'en 2 ans, l'augmentation de visiteurs, c'est 2 millions de visiteurs en plus. Donc ça prouve qu'en baissant le prix et en augmentant la fréquence, eh bien, on arrive à déjà augmenter la fréquentation. J'ai écouté qu'effectivement, il fallait que euh, les patrons euh, règlent encore des sommes supplémentaires. Euh, je voudrais simplement dire à M. Nogues que le taux actuellement du versement de transport, qui est la fiscalité qui s'applique euh, au transport urbain, est à son maximum. Alors on ne peut pas parce que la loi ne l'autorise pas aller au-delà de ce que la ponction fiscale actuelle. Alors je crois que c'est pas très réaliste de dire faire toujours payer euh, les euh, les entreprises. La compétitivité passe aussi par le fait qu'on demande pas aux entreprises de faire plus que ce qu'elles peuvent faire. Auskereskun eskaer jaren eta baitarekin estabaidarekin aintzina segitzen dugu euskal jatietan gira baionako utagaiekin. Auskereskun esulas euskal jatietan. Eta berehala merkataritza. Guneak aipatzera Joanen gira eta zuritza intza arieta zer jengenezake gaur egun gunei buruzen Aipatu behar dugu beraz Ikea proiektua bihan dela, polemiken artean, kad eta bizi bezalako elkarte eta mugimenduek egin kritikak entzun ditugu. baita baiona erdialdeko komertxante txikienak ere, bainan ez tira bakarrak izan, merkataritza eta industria gambarrak Ikearen etorrera bera txalotu baldin badu ere, inguruan sortu den salmenta gunea kritikatu du, hain zuzen ere BABB-ren haunditzea eta ondresen eginen den merkatal gunea kondutan hartzen baditugu, berreun mila biztanle gehiago beharko lirateke supermerkatu guzi horiek ekonomikoki bizigarriak izan daitezen. Alta, demografia datuen arabera, bi mila eta ogoita bosterako, ogoita ma mila pertsonaz hemendatuko da, biztanleria. Datu horiek ezagutzen dituzuen, ehkatarizaten guztiak gambararen datuak dira. Kongetu nola egin, iriek diko saltegiak sakrifikatuak izan ez daitezen. Zagion etxekar izurekin abiatzen gira. Bien je, je pense que la question des espaces commerciaux est au cœur euh, bah, de la discussion que nous avons eue dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. D'ailleurs, on a retenu de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale que le débat qu'il y a eu autour des espaces commerciaux. Alors, à mon avis, à juste titre, mais avec, un malgré tout, de fausses informations. Alors, à juste titre, parce que c'est vrai que euh, il est très important pour nous de voir quel pourrait être l'impact de, euh, de l'installation de nouveaux espaces commerciaux à la périphérie de notre agglomération. Et ensuite, c'est une fausse information qui est donnée assez souvent euh, sur la question de savoir quel est le pouvoir des élus pour empêcher la création de ces espaces commerciaux. Et je voudrais dire que dans le droit français aujourd'hui n'avons pas de moyens juridiques d'empêcher la création de ces espaces commerciaux, car le droit français a dû se mettre en conformité avec le droit européen, qui favorise la libre concurrence, et que donc... — Mais comment faire les... pour pas euh, mais... sacrifier les petits commerces C'était ça, la question. — J'y arrive, arrive. Rapidement, Alors, mais, vous avez euh, mais, euh, 10 ou, secondes. — Oui, mais je, quand même, vous vous, me par... vous, vous dites vous donnez une information, donc moi, je la rectifie, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on parle d'IKEA, on est en train de parler d'une véritable locomotive. Et ça Par exemple, qu'IKEA, rapidement, c'est quand même dire qu'il y aura oui, près de 8 millions, millions de personnes vous parlez, vous parlez et de consommateurs qui vont se trouver, effectivement, à IKEA. Et que euh, ça veut dire que ce sont 8 millions de personnes qui seraient pas venues par an, bien évidemment, euh, à Bayonne, en tout cas à la porte de Bayonne, si cette locomotive n'avait pas existé. Donc moi, je dois dire qu'en tant qu'élu Bayonais, j'assume totalement le fait qu'on ait euh, donc permis l'installation d'IKEA à la porte de Bayonne. Merci. Henri Etcheton Oui, moi je, je voudrais dire que les termes du problème ont quand même été bien résumés dans la, dans la présentation et que, bien évidemment, il y a, on peut nourrir quelques inquiétudes sur les perspectives de, de surenchères concurrentielles avec l'implantation de grandes surfaces de proximité. On parle d'IKEA, on parle de des allées shopping à, à, à Ombre et, bien évidemment, à l'effet un petit peu surdimensionné de cette de cette offre. Moi, je voudrais dire que, pour nous, le centre commercial Bayonet ce sont les commerces du, euh, du centre-ville, ce sont les commerces de proximité du centre et des quartiers bien entendu et que c'est euh, nous en faisons une priorité dans notre de notre projet. Alors, on, on sait ce qui va arriver maintenant, c'est acté hein. le le le DACLE document d'aménagement euh, commercial a été a été acté. Donc, je crois que la mission essentielle pour les pouvoirs publics municipaux euh, voire d'agglomération, c'est de pouvoir donner à ce commerce euh, de centre-ville et à ces commerçants les moyens de soutenir justement cette concurrence extrêmement rude qui va arriver et qui fera forcément les gars. C'est vrai que Jean Gassi Oui, mais déjà, j'ai envie de dire que le gros problème, c'est de re-rendre le centre-ville accessible. N'oublions pas qu'on avait des par parkings avant, qui étaient par exemple le parking champs de le parking Polmy, qui était gratuit. Je vous rappelle, M. Jean-René Tchégaray, que c'est sous M. Grenet, là, qu'on vient de passer à 1€ la journée. De même, le parking euh, de Gler, là-bas, la maison des associations. C'était gratuit, c'est passé à 1€. Donc, effectivement, on passe tous ces parkings à 1€, au passage, comme pour, avec les bus Vérulia, ça va les profits de, pour les actionnaires, de, tout le monde de le sait, de Vinci. Donc effectivement, oui, il y, y a des choix. Donc les baïonnais, euh, les commerçants baïonnais, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on on peut plus accéder à leur commerce. Hein, parce que les baïonnais, ils en marre, ils vont pas venir euh, au centre-ville de Bayonne pour payer euh, une heure, pour payer... Euh, voilà, c'est clair. Et ça a été dit par les commerçants baïonnais. Sylvie Dirutti. Vous savez, nous avons aidé le commerce depuis de nombreuses années, avec notamment le premier office de commerce créé en 95 Bien sûr, face à la concurrence importante qui va se créer, mais aussi face au développement du commerce en ligne, il faut pas oublier oublier qu'à échelle 2017, ce sera 20% des achats qui seront faits en ligne. Donc ce n'est pas uniquement des centres commerciaux dont il faut parler. L'important, c'est de permettre aux commerçants de pouvoir être le plus attractif possible à nos commerces en leur donnant tous les moyens de l'accueil comme une ville peut le faire. Jean-Claude Higier, tiz frie bokatzeko? Bai, egia hor, oazien haipatzen ziren hor komertzio periodeak denak egiten badira, arrisku ondian izaitan alda, eh? bai ona hidierdiko komertzioa, Ode, no, nola egin hori, gauzak uh, geginik -ge -ge ere uh, ala, plantan edo martxan baitira. Egan ezak eberba, guk osoki ere etxe bizitzari dugu ere, eh? zentabai badira ere amar uh, mila apartamendu utz, eh? orduan, komerzio bat ere bizitzen da lekuan berian den jendearekin. Eta eduritzen zauku, or, azteko hau titsiak, edo erikoetxeak, ere, kudeatzen alduela, uh, komerzio eskaintza, alde bat itik, urbelezko komertxioak, hor zinez eh, ideerdean bizi diren entzat, gero beden komisioenia te, eh, bayonara tetortzen diren jende entzat, gero turismoari rotutako ere komertxio bedesiek dira, eta eduritzen zauku hor komertxio mota, mota desberdinitako eskaintza hori, berdera geienik antolatu, bana zinez lentasun bat ezarriz eh, emanez, Euh, beris avez entendu Nougas, IKEA les parkings les prix des parkings qui évoluent, c'est la mort des petits commerces à Bayonne. — Écoutez, moi, je, je n'entends pas de la part des commerçants que je consulte assez régulièrement et que j'entends le même discours. Alors je veux bien que M. Noguès défende le petit commerce. Mais je voudrais préférer écouter quand même les commerçants. Et lorsque l'on écoute les commerçants, ils nous disent avant tout qu'il ne vaudrait mieux pas qu'il y ait une gratuité des, des places de stationnement en centre-ville voilà alors 1 euro euh, c'est certes pas gratuit mais c'est certainement ce qui permet effectivement de permettre euh, d'avoir une certaine euh, renouvellement dans le stationnement une certaine dynamique dans le stationnement donc la question elle, elle est certes sérieuse parce qu'effectivement on a un problème de stationnement lié au commerce mais la solution n'est pas nécessairement d'arriver à la gratuité il faut certainement aujourd'hui trouver un meilleur équilibre et peut-être augmenter le nombre de stationnement à 1 euro et peut-être revenir sur un certain nombre de parkings où on est passé d'un euro à un tarif plein. Sylvie Ducréti. Il faut aussi, euh, je dirais, dire certaines vérités. Par exemple, des commerçants aujourd'hui qui sont en centre-ville, cherchent à s'implanter d'autres avec d'autres enseignes en centre-ville et ne trouvent pas parce qu'il y a aussi des propriétaires qui pratiquent des loyers élevés et qui, euh, finalement, ne permettent pas de que certains locaux vacants puissent être occupés. Oui. Mmh. Serge est-ce qu'il n'y aura pas euh, des impôts là, aussi que... créés euh, avec Ikea J'ai envie d'éclater de rire quand j'entends effectivement, vous êtes presque en train de me parler de spéculation foncière, avec les propriétaires qui pratiquent des prix très élevés. Effectivement, ça c'est ce qu'on dénonce, nous, y compris dans le logement, avec les prix des loyers et tout. Ça c'est la, la cherté des loyers, la cherté effectivement des loyers pour les commerçants, mais aussi pour les locataires de logements sociaux. Bon, c'est évident. Arki oui. ah, Oui, je voudrais dire que quand même, c'est vrai que l'inquiétude ou les attentes fortes des, des commerçants à Bayonne, c'est une réalité. Pour qui vit au contact, moi je, je vis en Sandreville à leur contact quotidien et je peux vous dire que effectivement, c'est une réalité. Il y a un petit peu ce sentiment d'avoir été euh, d'avoir été délaissé. C'est pour ça que nous avons identifié ce problème et nous en avons fait un, un axe majeur avec certainement aussi euh, la volonté de mutualiser tous les moyens publics municipaux qui pourraient être mis en oeuvre pour accompagner, on va dire, ce, ce monde de commerçants du centre-ville et des quartiers pour pouvoir avoir une accessibilité renforcée avec une offre de stationnement plus lisible, avoir une animation aussi commerciale, événementielle toute l'année et, et là aussi lisible. La question des baux commerciaux que Sylvie Durruti évoquait est une question qui se pose en effet pour pour beaucoup de commerces et sans doute bien d'autres choses encore. Alors on sait qu'il y a des initiatives qui existent dans des villes para euh, pourquoi ne pas s'en inspirer Sylvie ducrit en finir avec Jean-Claude Hites On peut toujours faire plus, mais rappelons quand même que ces dernières années, l'investissement de la ville de Bayonne pour soutenir le commerce bayonais en aide directe et indirecte s'élève à environ 700 000 euros. C'est déjà beaucoup. C'est vrai que le contexte économique touche l'ensemble de l'économie, y compris nos commerces, et que un geste serait bienvenu, je pense. Notamment, c'est vrai, une des grandes revendications, c'est la gratuité du stationnement entre midi et deux. Pour finir, le tour de table, il y a beaucoup de Jean-Claude. Estazionamenda politikak or, iriek dutela kudeatzen, eta aldiz, garraiuarena aglomerazioan finkatua dela. Horten, eh? ihor iduritzen zauku, hor zinez badela gauzabat uh, kakolian dena, eh? zenta ezindira estazionamendua eta garraiu politikak behexi, eh? zinez berdira elgarrikin goguetatu, eta iduritzen zauku biziki importantea litekera, hori koordinatzea aglomerazio mailan, batzuta batzutta bat beste uh, ilietan eta hori osoki uh, komertsantena uh, anta iletan bailiteke ara beraz mezkataritza uh, gunei buruz ejana uh, genezakeena euskal hjatetan uh, gira bailunako hautagaiekin dugu ahatsuntan eztabaida aintzina segitzen dugu auteko funde scholas euskal Eta merhattaritza guneak alde batera utzirik euskarari buruz aritu nahiko genuke, euskarari buruz, baina euskarari lotuz eskola egitmoan ejepomaere aipatu nahiko genuke ga jo joan zuekin biakglotzen ditugu ikusiko duzuzejatikgintzaageta. Euskara bai, pauso nabarmenak eman dira azken urtetan baionan, ikastola aipagenezake baita gau eskola eta udaleku ere, Afitzaketa publikoa elebiduna daaleku gehienetan, euskara teknikari postu bat sortua izan da langilei formakuntzak eskaintzen zaizkie, hobetzeko eta lantzeko gauza initz bada ere euskararen aldeko pausoak badira. Euskararekin lotura zuzena izanen du ere helduden sartzean aplikatu beharko den eskola erritmoen erreformak eskola publikoen kaso Juana Herriko etxeak beregain hartuko ditu aktibitate extra eskolarrak. Ze azki ikastolen kasuan sortzen da duda, nola behermatu e uh, ikastunen uh, kasuan sortzen da duda beraz euskarari begira ikast, Eskolen koleen uh, ritmoaren hori nola aplikatuko den? Um, nola behmatu aktibitate extraescolarriek euskaraz egiteko aukera izanen dutela ikastoletako aurrek hori da gaurkoan aztuei egin nahiko genizueken galdera nola bermatu aktibitate extraescolar esko, jake euskaraz egitea eta zehazki zuek auzapez balin bali baziste ehiko konzilua kudeatzea tokatzen bali bazizue egokitzen bali bazizue zein neurri zein baliabide emannen dituzue ikastolaren esku aktibitate extraescolariek euskaraz probosatzeko aukera izan ezaten, aut, um, auta gai ez, ikastolek beraz bai honan, zurekin uh, abiatzen dugu beraz mainaren uh, itzulia. Oui, je crois que vous avez bien fait de lier les euh, les, les deux questions, parce que c'est important en effet. Mais je voudrais juste, euh, en introduction, dire que la promotion de la langue basque, ça a besoin aussi d'actes d'actes symboliques, forts. Et euh, la ratification de la charte européenne des, des langues régionales et minoritaires, qui a été amorcée, est un acte fort qui permet un petit peu de donner la légitimité à tout ça. Alors, euh, la, la réforme la la réforme de la, des, des rythmes scolaires est en effet euh, la piste principale pour laquelle on peut peut euh, élargir la promotion de la de la langue basque ici à Bayonne à travers la les, ce qu'on appelle l'étape, tables les, les, les temps d'activité euh, pédagogique hein, qui prendront le relais de la euh, de l'enseignement scolaire. Donc là-dessus euh, la ville enfin en tout cas si nous, notre équipe est appelée euh, à, à diriger cette ville aura une politi une politique ambitieuse dans la matière dans le public mais également elle proposera ces activités-là au euh, à l'enseignement privé confessionnel et aux ikastola, c'est bien, bien évident kara ça fera partie il y aura toute une, une gamme de propositions je voudrais élargir aussi à cette question en disant Simplement. que la promotion de la langue basque c'est aussi au niveau de l'éducation nationale qu'elle doit s'envisager moi je pense que l'éducation nationale va être encore plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui et pourquoi pas explorer à part des expérimentations la piste de l'enseignement l'enseignementversif pour l'instant propose que du que du bilingue mais c'est c'est quelque chose sur lequel on devrait ça ça pouvoir avancer c'est par exemple voilà' Serge Nogues, vous avez la parole oui bah, bien sûr moi je vais rebondir tout de suite là dessus puisque Nous sommes pour l'intégration des ikashtolas dans l'éducation nationale. D'ailleurs, c'était au départ un des principes de Tcherska. Et euh, nous, bien sûr, nous reconnaissons à fond l'enseignement immersif. Et donc, qu'il y aurait une possibilité, c'est d'intégrer les ikashtolas dans l'éducation nationale avec un statut particulier d'école pilote. Alors bien sûr, on pourrait faire de même hein, dans les régions où il y a les calandretas ou les divwan ailleurs hein. concrètement pour le rythme scolaire. Alors concrètement pour les rythmes scolaires, l'important ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est qu'il y ait une égalité dans toutes les écoles bayonnaises pour tous les enfants, qu'ils soient des castola ou qu'ils n'y soient pas d'ailleurs. C'est-à-dire Qu il y ait de l'égalité de traitement avec des éducateurs qui pourraient tourner d'une école à l'autre, parce que ça va être très difficile, bien évidemment. On est là face à une réforme qui nous a été imposée, qui a été imposée à tout le monde, et ben il va falloir s'y plier, la loi et maintenant et qu'elle est votée. Pour les Hushkala, bien évidemment, il y a des éducateurs qui parlent basque dans la, la ville de Bayonne, et on va utiliser en priorité des gens qui euh, qui sont éducateurs bascophones, pour qu'ils puissent intégrer les éducateurs, là travail. Les... Sylvie Durruti La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s'est faite avec euh, est en train de se faire avec une grande concertation de l'ensemble des acteurs et va aboutir sous forme d'un appel à projet au, à l'ensemble de nos associations. Donc je crois qu'il faut surtout voir l'opportunité que ça peut être aussi pour l'ensemble des associations qui œuvrent pour le développement de la culture basque de pouvoir intervenir, faire connaître aussi, y compris dans les écoles euh, publiques de la ville, leur action et peut-être inciter euh, certains à se mettre aussi à apprendre la, la langue basque. Mm -hmm. Jean-Claude, Jean-Claude, Zuliditza. Bai, beritzen bai, guk eskorearen aldeko politika, izkuntz politika ausarta, erreko etxek berdola kudeatu, definitu. Uh, ausarta zerraena idu, uh, beste likutan egina izan den bezala, hori pasatzen da, plan gintza konkretu batetik, dira nehoriak finkatu, helburu konkretuak finkatu, eta progresibitatean hori uh, martsan arazi, Uh, Berda ere uh, eskual gintzen haidiren elkartek ilan lan hori egin, eh? zenta den, denen beharra baita uh, desmartza hortan sartzeko, uh, eta bizten dena behar dira ere uh, behar diren baliabideak, zerbitzoak eh? uh, eta eta hori dedikatuaten aurrek ontu bat, uh, ere martxan ezari. Eta rena zeke behar behar importantena, hori behar dira zinez politikoak, edo hausapesak bera, edo lehen esuantak zinez bere gain hartu, eh? zenta beti... Uh, goé uh, mm -hmm. moi je suis surpris que'on ne pose pas la question principale c'est même vous dans le questionnement qu qui ne le suggérait pas c'est la question du statut de la langue basque euh, heureusement qu'Henri et a commencé à produdire qu'effectivement les choses avanceient un petit peu parce que moi j'ai le sentiment qu'elle recule Et ce n'est pas le fait que nous ayons franchi une première étape de ce qui est effectivement à l'Assemblée nationale euh, l'approbation l'approbation euh, d'une un, proposition de loi, je dis bien d'une proposition de loi constitutionnelle qui nous fait avancer les choses. — Parce qu'une proposition de loi n'est pas un projet de loi. Et ce qui veut dire tout simplement que c'est pas le gouvernement qui a pris l'initiative de ce texte. Ce sont quelques parlementaires qui en ont pris l'initiative. Donc dire aujourd'hui qu'on veut défendre les langues minoritaires, et en particulier le basque en ce qui nous concerne, euh, c'est pas, pas sérieux lorsque, dans le gouvernement actuel... On est en train de laisser croire qu'on va avancer alors que, bien évidemment, on constate de la part du président de la République vous plaît. une promesse qu'il a, effectivement, avancée et dont il sait qu'il ne pourra pas la tenir. Le vrai problème, c'est le statut de la langue basque. Il nous faut, sinon, une réforme constitutionnelle au moins une loi. Or, sait aujourd'hui que ne serait-ce que pour les icach-tolars, on n'arrive pas à trouver des solutions avec un préfet qui continue à appliquer les ordres de l'État, c'est-à-dire une volonté manifeste de ne pas faire avancer la langue basque sur notre territoire. Je pense que vous voulez répondre. Je vais réagir parce que je pense que Jarron Etchégaray surjoue un petit peu ici. Il est le le candidat de l'UMP. Il va être le candidat contre le système. Moi, je rappelle effectivement que la grande très grande majorité des Les parlementaires et UMP se sont opposés à, à ce projet de loi constitutionnelle qui est un premier pas, euh, je, je le reconnais bien que durant les années où, où l'UMP a été au pouvoir. J'ai moins entendu Jean-René Tchégaraï Jean sur cette question. Pour, pour pourtant, votre parcours d'être pas rouable pour l'officialisation de l'homme de bien masque. Bien entendu, j'ai dit alors écoutez ça, euh, il faudra regarder un petit peu dans les détails et les modalités d'application. Je suis pour en tout cas avancer. Et donc je suis pour que cette charte européenne des droits de l'homme puisse enfin être ratifiée. Ça fait quand même quelques années qu'elle est, qu est en souffrance. Donc c'est quand même déjà un premier pas. Que ce soit une proposition de loi au lieu d'un projet de loi me semble pas significatif. Au contraire, c'est à des parlementaires de gauche qui l'ont initié. Sylvie Duridi. Moi je voudrais revenir aux attentes des, euh, des habitants tout simplement pour dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un projet de loi ou d'une proposition de loi pour avancer ce que je peux mettre en avant, c'est ce que nous avons fait à la ville de Bayonne. D'abord, vous l'avez dit avec le technicien de la langue basque, donc, qui est là depuis euh, de nombreuses années maintenant, et surtout par rapport à la formation des agents, puisque c'est 50 000 euros par an qui sont euh, engagés pour une formation de 25 agents euh, sur, un, sur un programme de formation de 5 ans. Et euh, aussi, dans nos ICA-Stola, il faut dire que les effectifs ont évolué de 28% depuis le début du mandat. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, l'action que nous menons sur le terrain et les investissements et les moyens que nous donnons portent eur fri. Enklodik jert. Bai, gosien ezpeitun demorarik izan eh, eskolazkan puko hierduerak ahipatzeko, eh, horien eh, badira bigaldera horretan, eh, eni alde batetik ia Erikoitze antolatuko dituen e, jarduera horiek eskola guztientzat alde batitik eta ez bakarrik eskola publikoenzat ha eh? ordan hori de rigueur escuela habe ich dann dena eskola publikoenzat egite eta egin la baldintza honetan berko dira horiek prestatu manago que aitete novo ere hori eskaintza hori ber ere beste skoleetan proposatu, eta bistan dena elebidun edo ikastola diren eskola horietan hor e, aktivitate horiek eskolaz berko dira berko dira ere antolatut e, aurreku kan desaten escolas artseco et ta escola baliatseco en Niagua. Jean-René Tchilléchey. Oui, juste sur la, la mise en oeuvre de la réforme du rythme scolaire, qui est à nos yeux une bonne réforme et que donc qui va être mise en oeuvre, et on y mettra, comme le disait Sylvie Duruti il y a un instant, les moyens à, la, à Bayonne. mais euh, Il faut quand même se dire aussi que euh, la question ne se pose pas que pour les elle se pose aussi pour l'ensemble des établissements d'enseignement privé. À Bayonne, nous, nous avons 1400 400 élève dans les établissements d'enseignement privés. Alors, donc, euh, il y aura une solution qui devra être aux écaches tout qui vaudra également pour les écoles privées, et vice-versa. Et à mon sens, effectivement, il faut que personne ne soit victime de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, et il doit exister, de ce point de vue, une égalité entre euh, tous les, euh, toutes les écoles. Henri Etchiton, on finit le tour de table avec vous. Précisons rapidement que cette réforme des rythmes scolaires, les écoles privées n'ont pas obligation de l'appliquer, elles, elles ont le choix, et elles en restent maîtresse Donc, là-dessus, euh, la, la ville peut intervenir, mais en, en propos oser un partenariat mais elle n'est pas finalement c'est pas elle qui décide c'est euh, ce sont les, les écoles privées ou oui quelque chose là Très rapidement sergent oui, reste juste pour dire que nous tout de temps l'argent public il doit aller à l'école publique voilà ça c'est un résumé vous voulez quelque chose rapide et c'est dit un euh, zinachegitzena dugu auteskunde eztabaidarekin aipatu ditu euskara gajaio eta merkataritza guneak baiunak auta geiak ditugu mainerringuruana <musique> Auki shun mesolaz Euskari Jaetian. Eta beste gaile polemiko batekin segituko dugu ingurumenari lotua intzari eta hondakinen kudeaketa, batzuen zurekin. Kanopia enpresa martxan da oraindik biometanizazioa atala abiatu ez bada ere ades elkartean bildu diren auzokideek gogor kritikatutute proiektua haien itzetan eraginen duen usainagatik Baina baita ekologikoki ondakiak tratatzeko beste manera hobeak badirela diotelako ere. Kanopiaren kudeak eta lortu duen Urbaser enpresa ere jo mugan Frantziar estatuan kudeatzen dituen beste enpresetako arazoak zerrendatu izan dituzte maiiz Montporiegeko akasu, azkenik egoi euskal herriko adibidea dugu, atesateko bilketarekin. Kanopiarekin autu egokia egin ote da. Hori da, gaukkoan egineiko genizueken galdera, badira beste adibide batzu egoi ikusi ditugunak, kanopia enpresak, be, kanopiaren moduko beste enpresak arrazoainit sortu dituzte Frantzia aldean, Montpuligen kasu adibide batzua ipatuiz, zan dira adeselkartaren gandik. Hori da beraz, Gaurkoan, plantan emana egin duken, galdera, sistema egokia utatu da kanopiaren zat, eta zeinna funtzean gaur egun, ondakinak bilzeko eta tratatzeko sistemarik egokiena, zer diozue hori buruz, zurekin hasi gogira zer nogaz? Oui, D'abord, je réponds tout de suite, le, le choix, non, il n'est pas bon le choix. Pour nous, non seulement il y a un mauvais lieu, parce que vous avez vu qu'on est quand même à côté de l'éco-quartier du Séqué. C'est quand même énorme de mettre une usine de traitement de déchets à côté de l'éco-quartier. Et en plus de ça, les choix, on reconnaît on est tout à fait d'accord avec ce qu'a C'est des mauvais choix techniques parce que la méthanisation, ce n'est pas les bons choix. Le choix du tri mécano biologique, ou biologique mécano comme vous voulez, ce n'est pas un bon choix. Nous, nous sommes suivant les recommandations de la dèche, pour un compostage à prix en tri sélectif. Voilà. Et un ramassage en porte-à-porte -porte des biodéchets, un compostage individuel euh, des quartiers, des collectivités, Un développement de tri, des points de collecte plus denses et surtout pour impliquer la population dans une avec une large information, une pédagogie de la consommation et enfin une législation dans les écoles. Donc non, non, Canopia c'est vraiment un trop mauvais choix. Mais je pourrais vous parler d'une autre euh, usine après j'espère. On en parlera peut-être Sylvie Durruti. Alors, contrairement à Monsieur Nogues, je pense qu'avant de critiquer, il faut déjà observer et voir ce qui va se passer, puisque, je le rappelle, l'usine n'est pas encore en, en, en marche et en fonctionnement, et qu'elle sera mise petit à petit euh, pendant neuf mois euh, jusqu'à sa, sa phase euh, haute, on va dire, de fonctionnement. Aujourd'hui, l'important de ce projet, c'est de permettre la valorisation de nos déchets et d'impliquer aussi euh, les baïonnaises et les baïonnais dans ce qui peut être la production de moins de déchets et le tri et davantage de tri. Donc aujourd'hui la Dge effectivement, c'est beaucoup opposé. Aujourd'hui, je crois qu'on les entend moins parce que ils sont aussi dans l'attente de ce que va pouvoir vont pouvoir montrer les prochains mois. Ce que je propose en tout cas, c'est qu'il y ait une évaluation très très précise de ce que ra la montée en puissance du de, de, de, du fonctionnement et ensuite pouvoir éventuellement mettre en place des actions correctives le cas échéant mais je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas euh, se tromper le séquei est arrivé après cadpia Jeanclaude et fi soul Doi bat esplikatzeko ere kanupea sartzen dela lur alde mailan antolatuaden eskema batian ez da bakarrik iso latu behar problematika. Eta bigarrenik hori tarazteko ere eskema hori izan zela, hasteko azte, denboran uh, gogueta kolektibo baten uh, emaitza. Horrekaren eh, haidu zen da denboran baziren bi autuen hartian alde batetik enzinerrazioa erretzea. Eh, eta besta aldetika egina izan den autori, eta hori doibat kolektiboki uh, baita ere inguramena naldeko uh, elkarteekin hartua izan zela. Eran ezeko izan nahi trezna hor da, ideki, idekiko da laster, huay, gure egin bidea da, geroaren prestatzia. Eh? Ez dugu ondoko urteetan beste kanopia behar, behar batian izan behar berriz ere. Ustedut uh, hor uh, zinez berezketa eta berezketa selektiboa berdera susta tu je suis d'accord avec vous hier que la question du tri est bien sûr le préalable et que mieux on triera, mais moi on aura besoin de traiter c'est c'est une évidence absolue. Alors aujourd'hui Canopia a, a, a ouvert, même s'il n'est pas encore en état de fonctionnement, vous venez de le dire, Canopia ouvert et c'est une décision qui n'est pas seulement de la ville de Bayonne et qui n'est d'ailleurs pas une décision de la ville de Bayonne a proprement parler, mais d'un syndicat euh, qui regroupe toutes les communes du euh, du Pays Basque. Alors euh, moi je vois je vois mal qu'aujourd'hui on, on, on aborde cette question comme état, un sujet explicitement euh, bayonné, alors qu'en réalité c'est un sujet qui concerne l'ensemble du Pays Basque. Alors le, le choix du lieu, même. Le, le choix... Bah, Bayonne fait partie du syndicat, c'est tout à fait vrai. Alors, il avait, euh, on avait une usine d'incinération à Bayonne qui se trouvait à Basse-Forêt. Et il faut ne pas oublier que euh, on a trouvé la solution de fermer cette usine qui avait des problèmes de fonctionnement sérieux. Et qu'il apparaissait normal euh, de trouver une solution la meilleure possible quelque part parce que je crois que personne n'imaginait que les déchets puissent re se retrouver devant nos portes. Personne. Et personne n'imaginait non plus que l'on puisse continuer à envoyer nos déchets dans le département voisin parce que c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années lorsqu'on a fermé l'usine d'incinération de, de, de bâches forêts. Alors nous sommes arrivés sur une filière, celle que nous avons retenue, biologique, ce qui a été indiqué tout à l'heure. Cette filière-là... Elle est, elle est effectivement considérée comme fiable car il y a eu effectivement deux générations dans ce type de technologie et nous sommes aujourd'hui dans une deuxième génération. Et alors avant de dire que ça ne va pas fonctionner, attendez, ne serait-ce que un peu, qu'on ouvre cette usine et je pense qu'on constatera effectivement bien que les précautions auront été prises. Oui, bien entendu, je ne partage pas forcément cet optimisme Béat, mais cela dit quelques, quelques principes. Je crois que euh, le, le premier principe fort, c'est... Traiter nos déchets sur place, c'est vrai qu'il était inacceptable de les envoyer traiter ailleurs. Traiter nos déchets durablement et selon un modèle nouveau. Et traiter nos déchets dans le respect des, euh, des populations. voilà Autour de ça, sur euh, Canopien alors question pas, pas seulement Bayonaise, mais Bayonaise pour le site de Canompia lui-même. Euh, nous, on s'y était opposé à l'époque parce que euh, on trouve que le site, d'abord, est pas un bon site, et je partage ce qu'a dit euh, nos guests là-dessus. Euh, sur la technologie, la mais je crois qu'on peut avoir des doutes, on peut en ouvrir euh, des, des doutes sérieux, même s'il n'y a aucune technologie qui fait aujourd'hui l'unanimité. Et on peut avoir des doutes également et quelques inquiétudes, peut-être, sur le délégataire qui a été euh, qui a été choisi. Donc je crois que la première des choses, et nous nous le proposerons, euh, une fois arrivé aux À faire nous proposerons la mise en place d'un comité euh, de vigilance qui associera évidemment techniciens scientifiques euh, et citoyens pour veiller au bon fonctionnement de cette usine et proposer des, euh, des solutions euh, alternatives euh, si besoin et ensuite je sais, que, je sais que oui il faut déjà imaginer les solutions à venir dans l'avenir parce qu'on sait que si on en arrive là à, à canopia c'est que dans'est dans les, dans les De décennies précédentes, on n'a pas assez pensé et anticipé ce problème. Donc la nouvelle équipe et les nouvelles équipes auront besoin de s'y atteler dès leur entrée en fonction. Jean-Claude Herth. Bai, anri etxetok hor azkenik uh, aipatzen honpundu horrek ilan ere, nahinuan uh, nik azpimarratu bat egiten dugura, zenta, zenta kanopiat den lekuan anitz biztan lebaita hein, kartier horretan. Eta uste utor, barin badira alde batetik, arrisku uh, batzu uh, usainen aldetik edo azantzen aldetik, hori behar dira lehenik untxane horretu, eta behar da informazioa osoa kartiereko jenderi hori eman. Gerdentasun uh, utxa, merkodase horretatu uh, problematika horretan. -nola -nola -gais -gais sur ce sujet il faut absolument être clair Il y avait un problème à trouver, c'était celui de choisir un site. Et le seul site qui a pu répondre euh, aux, aux exigences de l'implantation d'un tel euh, outil, c'est bien à Bayonne que l'on a trouvé. Alors je veux bien que l'on continue à dire que ce n'était pas bien, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait faire ça. Mais quand on est en responsabilité, quand on est à la place de maire ou de président d'une communauté de communes, l'important c'est d'être en capacité à faire des choix et à décider et à assumer ses responsabilités. Nous l'avons fait. Avant de parler des difficultés, je crois qu'il faut laisser voir venir les choses. Et à aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Et je peux vous dire que pour le moment, aucune plainte n'a été euh, euh, émise par les habitants depuis euh, la mise en, en fonctionnement. Sergio Gues et Henri Chito ne sont pas d'accord Ça fonctionne pas encore. Donc forcément, il n'y a pas encore de plainte, non Moi, je voulais juste rebondir parce qu'il n'y a pas que le problème de Canopia puisqu'on parle de traitement des déchets. Il y a aussi, j'ai envie de dénoncer ce qui s'est passé à l'AGBA en avril 2011. On avait une convention qui nous liait avec Recycla, une très petite entreprise bayonnaise effectivement dans la zone de Saint-Frédéric. Et on a été cassé cette convention pour prendre une Akioli-Soleval qui qui est basée à Genre et qui est la filiale du multinational belge. Avec maintenant, le site, il Et la société AOPAC est à Molléon. Donc quand on parle de développement durable et traitement des déchets, effectivement, c'est plus intelligent de faire venir des camions de Molléon qu'alors qu'on les avait à Bayonne à Saint-Fédéric. Voilà. Jean-René Tchigaray, on finit le tour avec Sylvie Duruti et euh, rapidement. Hein. Oui, juste un mot pour dire que le site du choix de, de, de Canopia euh, est quelque chose qui le résultat quand même d'une réflexion ancienne et sérieuse. Alors moi je voudrais d'ailleurs saluer euh, le travail qu'a fait le président du syndicat Bilta Garbi puisque c'est euh, effectivement lui qui a euh, donc présidé ce syndicat et donc regrouper tous les élus qui ont d'ailleurs dans une belle euh, une belle unanimité euh, considéré que euh, les solutions choisies étaient les, étaient satisfaisantes et il euh, faut pas faire comme ça table rase euh, du euh, du passé et considérer que tout ce travail qui a été fait et je j'en témoigne parce que j'ai été vice-présidente de Bilta Garbi pendant un mandat et je peux dire que le travail qui a été fait à l'époque par tous les élus, et en particulier son président, est un travail assez remarquable. Sylvie Durruti et Enrique Cetto, très rapidement, s'il vous plaît, on va être rattrapés par le temps. Alors l'usine ne fonctionne pas effectivement, mais le tri du, des déchets est opérationnel depuis novembre. Et il y a déjà donc forcément autour du site du trafic de camions. Ça fait partie des objections qui étaient euh, euh, avancées aussi par les populations. Et sur ce sujet-là, à aujourd'hui, il n'y a pas de euh, de problème en tout cas évoqué euh, à, à, qui arrive à nos oreilles. un fait, c'est pour finir. les nuisances de risquer d'avenir qu'avec euh, euh, la mise en fonction, je dirais que c'était pas le seul site possible. Euh, réflexion ancienne et partagée, non. Réflexion ancienne et opaque, ça certainement. Mais je dirais peu importe maintenant le site il est là, il va falloir faire avec cette usine euh, il faut regarder devant et je crois que désormais on doit s'attacher à une politique volontariste de réduction des déchets à la source de valorisation des déchets, c'est ça la piste peut-être à travers des outils à étudier parce qu'ils ne sont pas faciles à mettre en place du type de la redevance incitative qui permettra de responsabiliser aussi les, euh, les consommateurs et les, et les usagers et puis encore une fois imaginer dès maintenant le mode de traitement à, à venir, de l'avenir dans 15, 20 ans lorsque... Luzi netzien eh, be, menoreponk rapri hozatant reglementer e teknik. Rintzina eh. segitzen dugu Euskal Iratietan, bai honako autagaik ditugu gokkoan gure mainaren inguruan, hauteskune ez segitzen bai dantxegitzen dugu. Hauteskune solas, Euskal Iratietan. Eta entzina segitzeko, uh, bukatzeko, ere gaurko ezta baidarekin, autagai bakoitzaren galdera bat prestatu dugu. Galdera zuzen bat, ezta gabe, autagai bakoitzari bere aginen diogu, eta ortarako, Silvi Durruti, zurekin abiatuko gira, eta zure zehen da, aipatuna eko genuke gaurkoan zurekin, Philip Neitz, abihon baioneko presidentea, zure zehen da, Abuneek baiun duen garganzia eta urtero egiko etxetik jasotzen duen diru koppurua kontuan hartuta etiko haute da olako pertsona bat hauteskunde zegendaaren banean izan dadin horidak gaurkoan zuretzat dugun galdera zuzena alors avant tout c'est une liste qui est conduite par une femme je tiens à le souligner et donc une femme souvent est reconnue pour être pragmatique et, et, et je dirais aller vers l'efficacité donc c'est vrai que mon équipe c'est un ensemble de personnes qui représentent les diversités et la complémentarité dont a besoin notre ville. Il y a bien sûr un certain nombre de d'acteurs du secteur euh, économique, du secteur associatif et du secteur sportif. Philippe Ney s'en est. Donc aujourd'hui et en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'incompatibilité puisque euh, tout autre président de toute autre association pourrait être jugé incompatible. Donc je veux dire, laissons déjà euh, les élections se passer et euh, c'est une question à laquelle nous répondrons euh, au lendemain du 31 mars lorsque nous serons élus. Bigarren Galdera, sur le tas de Jean-Claude Iriart, abertzaleak bachnez, kecheko tendentiaz bachinak bachnibiltzeazen suen El Burua, baiona 2000-tamalauekin, front de gauche bere aldetik doa, Europe Ecologie et aldeigdi communistak etsetoren autua egindute, et saute deustue, funtsean, ve suen apostua galdu, auteszkunde hau etan asieintzin. C'est d'un importante azzela, l'eine-tzuriko, debatte, Hortan uh, gure bosaren entzunaztia. Eran ez eki beste liste guziek aurkesten direra edo, edo ateratzen dilera alderdi politiek hauko batetik. Gure aldiz uh, zinez uh, be leku kua da, eh, oso ki bai honetik ateatzen da. Egia bertzare batzuek zutela sustatu, astapenian, autobat uh, eginez. Uh, beste batzu ekilan, beste sensibilitate batzu ekilan uh, biltzea, eta uh, ahri gira elburu batetaratzen zenta uh, finkatu baitugu, kuadro bat nun denak adosten dugun, hein? alde batetik ezkerreko posizioa, ingur demokrazia parte hartzailearena, eta uh, abertzarepundua konkitzen dituzten gaietan, kolektibiatitatearen aldeko postura eta eskoraren sotatzea. horrek batzen gaitu, baionez bezala, baionar bezala batzen gaitu, eta nahi du Berisi, gure berisita sun hori, nai